Il paraît que l'alcool, okay. c'est bon contre le Covid. Ah oui, ça protège. Là, ce <rire> que tu t'es mis sur les mains, c'est d'alcool. Ouais, voilà. Ah, bon. j'ai été testé positif hier, c'est pour ça je... Faut que je le boite. <rire> <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans la 131 e des émissions ouais C'est ma des émissions préférées Ouais, on continue de fêter... Les 5 ans de la Désémission avec, pour la première fois réunis depuis depuis la toute première des émissions les trois candidats qui ont inauguré le podcast et et un, décédé, moi, décédé, euh... dans une chambre euh, rustique du Géra, alors que je m'ennuyais totalement, et qui sont venus et qui m'ont dit « on croit en toi oh, ». Ça, ça sentait tellement mauvais en plus. <rire> on a tout d'abord celui qui a fini 3ème de la première Désémission, Alexis. Je n'ai bon, bon pas gagné ceci. Ouais Alexis, ouais Alexis. Ouais Alexis. Ouais. Alexis. Tu ne pas gagné celle-ci. Ça va Bah oui, oui, parfait. Non mais je vois que ça a bien ça s'est bien développé hein. Maintenant autour dans des lofts <rire> tout sympa. Tu peux contrôler ta propre lumière ici, c'est trop bien. C'est vrai que maintenant c'est autre chose hein. On a Ensuite, celle ah. qui a fini deuxième dans la peur. première des émissions, j'ai nommé Marie. Bonsoir, Marie oui. Ouais, Marie, Marie Ça faisait longtemps, non, ça va ah vu, mais ça Elle triche, va. ils sont deux, là Oui, là, du coup, j'ai une petite aide, en plus. Ouais. C'est vrai. Si, alors, un coup de pied, du coup, ça veut dire euh, qu'il y a du morse. Oh coup putain, il m'avait peur, il de peur. De je, crois, <rire> je croyais qu'il voulait faire un avortement précoce, là alors, Un va. coup de pied, bam On pourrait faire un <rire> premier avortement, on <en> peut ça... <rire> Ou un couchement, voilà, on peut se débrouiller. Attends, il triche, bam Euh, euh, en tout cas bonjour au petit des émissions voilà. qui est dans c'est un très bon prénom Je m'en veux un peu ah <rire> non, Moi je rigole pas tes becs de l'émission <rire> Le vainqueur de la première des émissions, j'ai nommé Biel, bonjour oh oh Désolé Marie parce que je vais me dire, je m'en veux Pardon. Tu t'en avais bien remis de ton Michel Foucault il y a 10 jours Non <rire> Merci Et on a enfin, Ça, vous étiez trois dans la première des émissions oh, On était trois Oui, c'était étroit. Ouais. Aurélien ah était ouais. juste là en spectateur. Ah oui, parce qu'il devait être timide. Oui, ouais, oui d'accord. Mm. Et on a donc... <rire> ah, il a bien changé celui-là. <rire> on on donc... J'ai décidé pour représenter, puisque vous êtes le début de la démission, mais après il y a eu le monteur, celui, celui qui me donne beaucoup d'argent pour le faire, 37,50€, et... et qui nous offre du lubrifiant. Ah ouais ah, Oui, régulièrement. Alors, alors tout ce qui est faux, sauf ça. <rire> <rire> Euh, c'est Paul. Bonjour Paul. Ouais Ah, oh, je les adore. Paul. Je les adore. Ça la fait Ah oui, maintenant qu'ils sont là, oui. Merci, c'est plaisir. Oh, non mais je suis très content d'être une pièce rapportée, ça. Me... <rire> ça le va. Tu aurais pu commencer directement à la deuxième partie de l'émission à 3, ça aurait été superbe. Tu as choisi de m'amener là et de m'engueuler. Bah, je prends les Engueuler en Oui. Est-ce que as dit, oui, euh, dépêche-toi, les gens, faut qu'ils rentrent ah chez eux. Euh, on n'a pas le temps. J'ai dit, ok. Merci, mais... Romain. Attends, je... Oh, mais je les adore. Mais <rire> du coup, c'est la faute des autres. C'est la faute des gens ça, qui veulent rentrer. Des autres, mais il, il, report, il répercute sur moi. Oh, bichon. Bah, oui. <rire> voilà, donc... Euh... <rire> ah, hey, T'as l'imé vraiment... aussi bien que Michel Foucault, toi. <rire> les... Les vais... questions ouais, la... ouais. les questions de cette des émissions, sachez-le, sont en lien avec les questions qui ont été posées dans la première des émissions. Oh, yeah, je l'écoute tous les jours. Ce oh, ne, les... mais... ne sont pas les mêmes, mais elles ont tout un rapport avec les questions posées oh, là, dans bah, la première des émissions. Facile, alors. Et le cadeau. <rire> <rire> C'était quoi le cher. cadeau Facile, j'ai fait le troisième. <rire> c'est le même cadeau. il m'appelle ah, pas ce pas que j'ai mangé des hier. Des oh, c'est une boîte de pansement. Il n'y avait pas de Tu me dois un cadeau, ça veut dire. C'est un Playmobil chercheur d'or. Voilà. Wow, Bien, sympa. Franchement, ça, je le veux Vraiment, je le ouais, veux je je je je Premier degré, degré, degré veux avec de avec de de euh, Mais euh... qu'est-ce qui t'arrive à faire des bons cadeaux C'est vrai que c'était Noël C'est pas le cadeau que je t'ai offert à Marie Les règles du jeu, il y a 5 manches Le début la suite, à la fin de la suite, il y a un ou une éliminé Ensuite le milieu, la presque fin, un ou une autre éliminé Puis la fin, moins point pour ceux qui trichent Et on commence par le début Au début, trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous attendez que je dise votre prénom, vous dites votre prénom, attendez que je donne la parole, pardon, et pas le droit de répondre deux fois de suite. Première <coughs> question pour cinq points. Quelle idée a eu Raymond Pichard en 1948 bon, Alexis, Alexis. Il a inventé le piche. <rire> c'est exactement ma réponse. Avant avant ensuite, ça existait pas, ils regardaient il de loin avec les mains les mecs ils se dit c'est que mal. Oh, un peu dur avec cette passe. Oh, je suis dégoûté, il a 5 points. Ah, les choses de rapidité oh, non oh, comment on perd des émissions sur rien. Bilel, Bilel. La ceinture de sécurité. Non. Oh, okay, c'est tout de suite moins drôle. Ouais, bah, ouais, <rire> <une> télé, <rire> pichard. C'était l'idée a eu Raymond Pichard. Ray Raymond Pichard <rire> On connaissait pas un Pichard. On <rire> pas, Raymond, un Raymond Pichard et une Justine Pichard en CE2. <rire> je sais et pas à, si Jean-mi comment il s'appelait <rire> Jean-mi pichard. Pichard. Jean pichard. il avait un garage à l'étoile. Benjamin. Euh jean Pichard. Pas Pichard. <rire> pareil, je jean pichard. Jean -Pichard. Il nous pour... écoute <rire> Benji Attends Marie Tu veux donner une genre. réponse Non mais j'en sais rien S'il te plaît Vas-y dis une réponse Euh Marie euh, J'en je ai... ai pas <rire> Non mais, mais, mais <rire> ça va Il fait juste là Pour pouvoir en donner une derrière moi. Oui, oui euh... <rire> Moi je ferais ça <rire> Pour 4 points Cette idée euh, Qui a été une première mondiale Lorsqu'elle a été mise en oeuvre Le 24 décembre 1948 Wow oh Paul, Paul La fin de la guerre Non <rire> ah, mais c'est vrai Que tu joues pour non, le J'ai oui. oublié Que tu jouais pour le <rire> Moi je jouais pour le Je joue pour le vrai Quelle idée Raymond Pichard en 1948 qui a C'est une première mondiale lorsqu'elle a été mise en oeuvre le 24 décembre 1948. Pour 3 points. Alors que ce prêtre était affecté au service des émissions religieuses à la radio de l'éducation française. Bilal. De de filmer la messe de Noël. Ça fait 3 points pour Bilal. Je t'avais dit ou pas que ça allait être ça Euh, cette idée a ensuite débouché sur la plus ancienne émission de télévision encore en activité. Mais oui, jour le jour du Seigneur, Seigneur c'était la première question. Oh. Alors qu'elle ne concernait au début qu'un événement ponctuel ça, et en te effet, c'était la ça, première diffusion oui. de la désémission. Tu te rappelles de ça Mais il l'a refait à la centième, il nous a refait <rire> le jour du Seigneur. Est-ce que tu es en train de dire qu'il est feignant un peu et c'est une bonne réponse, 3 points pour Bilal. Deuxième question, pour 5 points. Quel personnage est apparu en France sous le nom d'Oncle Arpagon en 1949 ah, Paul, Paul, le mec dans Gaston Lagaffe, celui qui garde les sous. Non. Voilà. C'est le tarin. Alors si... Voilà Alexis. Alexis. Bouillé, alors Achille Talon Achille Talon, non. Tu peux répéter la question, s'il te plaît Quel personnage est apparu sous le nom d'Oncle Arpagon en 1949 Paul Oui. L'Avare de Molière, mais adapté. Ah si Marie. Marie, Marie Mais, euh, Professeur Tournesol. Arpagon. Non, non, Arpagon. Pour 4 points. Non, inspiré <rire> Non inspiré du personnage central d'une pièce de ouais. Ouais, de ouais, okay. de Paul. Ça, ça, <rire> de 2 euros Une pièce de 2 euros Paul le personnage, personnage est apparu en France sous le nom donc de... oui. Euh Oncle Pixou. C'est une oui. bonne réponse, 4 oui. fois par oui. Moins un pour moi, du coup. <rire> Et oui, parce que... Euh, Arpagon, parce qu'il était avare. Mais, oui. mais voilà, mais... oui. j'ai dit la Vare de Molière. <rire> mais t'as <rire> Attends, mais la barre, ça fait pas longtemps que c'est dans... Mais... <rire> Euh, le nom de ce personnage en anglais C'est la ouais. <rire> étant originale euh, Il s'appelait dans sa langue originale Scrooge, Scrooge. McDuck ah. Et c'est un canard Et pas n'importe lequel, le plus riche du monde Question qui a été posée dans la première émission ah. Avec une fortune estimée à 5 milliards De quadrupli milliard, de décupli milliard, de multipli milliard De fantastimiliard, de centriguliliard de, de dollars et 16 cents et Jeff Bezos, c'est une petite son bite son à côté C'est <rire> Jeff Bezos avec des plumes en fait <rire> Le mec, il en avait marre d'être chauve, il n'assumait pas, il disait, oh, oh, oh, quel joli toupet. Mmh. Il voie... ouais faut... Faut... faut aimer les perruques, hein, euh, bon, voilà. C'est son one man, le type, là. ça va <rire> Je suis au Paname, tranquille, Paris 17, 4... salut les gars. 4 points pour Alexis, 3 points pour Bénel, 0 pour Paul. Bah, je me teste Et Marie. D'un d'autres questions du début. Qu -ce ne te tais aurait... jamais. Qu'est-ce qui aurait pu changer le 24 mars 2016 Mais en fait, non, parce que le référendum organisé ce jour-là a, a décidé à 56,6%. Qu'est-ce Qu qui aurait pu changer Bilal le 24 mars 2016 Bilal, la... que la Nouvelle-Calédonie restait française Non. Paul, oui que les Irlandaises n'aient plus le droit d'avorter Non. Ah bon Alexis, que l'Écosse devienne indépendante Non. Paul, un truc au Royaume-Uni, oui. <rire> C'est la bonne réponse <rire> Ah mais si, ils sont encore arriéré là. <rire> 24 mais si, il y aura plus de le 24 mars 2016. Bidel. L'heure d'été, qui est plus l'heure d'été. Non. Paul, que la France soit championne d'euro malgré le, le but. Non. Ils ont fait un référendum. <rire> ben oui, ils ont été en prévision. Les buts moches, c'est non. Jean-Luc, si je nous écoute. Jean-Luc Arribar. <rire> Euh, tu sais ce qui aurait pu changer 24 mars 2016, mais en fait non, parce que le référendum organisé ce jour-là a décidé à 56,6% pour 4 points de ne pas apporter de modification à ce symbole national, ou plus précisément au côté gauche de celui-ci. bilel Oui. Le drapeau français Non. All. Il y a eu un référendum sur le drapeau français il y a 5 ans j'en sais moi <rire> tu vas vraiment jamais voter bah si mais... il, y pain, un hein, un dôme, il y a 5 ans sur un, un sabreux je, je pense pas avec l'hémiplégie de Marianne je pense que c'est pas la bonne réponse et <rire> comme ça Marianne <rire> Attends, <'accord>. les... <rire> avait elle fait la baisse elle bave <rire> hey, vous savez qu'Evelyn Thomas avait été Marianne oui. non j'ai si. oui. cru que t'allais dire vous savez qu'Evelyn Thomas était hémiplégique <rire> <rire> <rire> Alors qu ce que c'est une IPJ C'est la feuille d'éducation IPJ. Tu es paralysé pense. que d'un côté après un AVC généralement tu as ça Et ah. donc tu es là tranquille mais tu la bouche J'avais gardé trop de noisettes dans ce qui marche plus. Oh il a du vent. Oh là là, ils sont rien en buisson. <rire> Okay. Ah bah vous les regardez, il n'y avait plus de vent <rire> Alexis, tu veux dire quelque euh, Oui, euh, Mississippi le... Non, le, drapeau du... <rire> le, le drapeau du Mississippi non. Non. <rire> Alexis, la France Tu peux répéter la question depuis le début, s'il te plaît oui. Qu'est-ce oui. qui aurait pu changer oui, oui, oui. le 24 mars 2016 mais en fait non, parce que le référendum organisé ce jour-là a décidé à 56,6% de ne pas apporter de modification à ce symbole national ou plus précisément au côté gauche de celui-ci Mmh. Côté... Paul, il a raison, Bilal, la Nouvelle-Calédonie Non ah bon Le côté bon. gauche de la Nouvelle-Calédonie <rire> Tu sais la partie là où c'est Marie-Calédonie La partie est... qui s'appelle Nouvelle en fait voilà. <rire> du... Calédonie <rire> Pour 3 points Putain. Le côté gauche de celui-ci duquel il avait été proposé De supprimer les trois croix superposées formant Bilal Oui La constitution française Non Il y a des croix dans la constitution française J'en sais rien, <rire> vraiment aucune idée voilà. on demande donc Paul, un... la un... croix de Lorraine sur un drapeau Non Bon, c'est pas bête. Ouais, c'est pas, pas bête, non pas Mais c'est pas trop Il y a quoi Je comme symbole français oui. Oui. Je sais pas. C'est pas le Union France. Jack, le drapeau de l'Angleterre. Et du coup Ah, on est pas en fait ça, le Royaume-Uni. La dépendance de l'Écosse un... qu'on a déjà dit, non Non, c'est pas ça. Ah, putain. Pour yep. deux points, ces trois croix superposées, ça s'appelle l'Union Jack. Bilel. Oui. Le drapeau anglais. Alexis, le drapeau la Nouvelle-Zélande. C'est une bonne Ah ouais J'ai cru un don pour le remplacer par une fougère. Ah, ça aurait été mieux pour enlever l'Union Jack et ça a été refusé. Cir... dans la première émission, on disait qu'elle allait avoir ce référendum et donc oh, depuis, une... ouais. ah, Mais moi je me ah, souviens pas de ce que j'ai fait hier les gars. Putain, le trick c'est une quoi. <rire> je peux mais je vais réécouter la preuve. Quoi Ça fait donc 6 points pour Alexis, 3 points pour Bilal, 0 pour Paul et Marie. Et Alexis, en effet, quand elle n'était pas alcoolisée, ça se passe assez Ça, ça, ça va ça, mieux, ça, ça va puis mieux. Et quand il a déjà fait la désémission, <rire> oui, toi, il quand il connais les réponses, il n'est pas mauvais. Hein. Il a écouté sur la route de depuis nos enfants. <rire> Le mec s'est galé, je, Le je les écoute simple. toutes pour être chauds. J'ai vu, tu es si ouais, ouais, tranquille. Ouais. Bon, voilà. T'as raison, Alexis. C'est un beau geste. On passe à la suite. La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvé et un ou une éliminé ah. à la fin de la manche. Première, première liste. Le piège, ah ouais. Je vous avais demandé, euh, dans la première des émissions, de me citer les pays les plus pollueurs. Ah oui. Désormais, oh, je vous avais de me citer un des 50 pays ouais. qui a le plus de dioxyde de carbone par habitant. Donc là, on prend pas la somme totale de pollution, mais on la divise par le nombre d'habitants. Wow. En 2017, sauf le Qatar qui est premier. <rire> Alors, par habitant, les plus pollueurs. Oui. donc okay, Sauf le Qatar, tu, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'habitants Bah, le catin, ils sont pollueux. très pollueurs par habitant, c'est oui, ça c'est les premiers. Ouais, ils ont pas okay. mais vu qu'ils font des pistes de ski, ok, c'est bon. <rire> <un peu. rire> pour Chanel ch ch <rire> ch <rire> Voilà, je, je comprends l'idée. Ils sont quatre, mais vu qu'est ce qu'ils font, c'est hyper grave, de toute façon, c'est... <rire> voilà, ouais, c'est Alexis, euh, ouais. tu commences comme t'as marqué plus de points dans le début. Euh, euh, je veux dire Monaco. Monaco, c'est une mauvaise réponse. Ça ici. commence bien. <rire> Bilel, tu le deuxième à avoir marqué le plus de points dans le début, donc c'est toi qui continues. Les États-Unis. Les États-Unis, 10e. Ouais. Paul ou Marie plus de dit son prénom. Qui... Marie. Voilà, Marie. <rire> <rire> c'est à dire ça ne sert à rien Paul. <rire> Marie. <rire> Brésil. Brésil, c'est une mauvaise réponse. OK. okay <rire> génial. Ah, évidemment. <rire> Paul, ils ont des claquettes les mecs. <rire> la Chine. La ah Chine, oui, ouais. 34 e Évidemment, oui, oui. ils sont beaucoup en plus. Bah justement. Ouais, mais ah mais oui, non Ah <rire> mais oui, non, mais oui, non oh là là, Ah la vrétille ah, ils, ont... oh ils ont beaucoup d'usines, donc c'est bon. Ah j'ai je... bon. ah, mal à ma France <rire> Ah mais je suis trop cool J'en sais rien C'est pas une bonne nouvelle une bonne... Euh, euh... Oh, Ah oui, mais c'était faux Alors l'idée, j'en sais rien moi. Le Mexique. Ah mais non, si me répond Mexique, c'est une mauvaise réponse. Paul, tu es donné dans la liste, tu as le droit à trois réponses tant que tu réponds bien, tu marques un point. Yes Alors mais ça j'ai c'est jamais. Je vais répondre, je vais Taiwan, c'est un pays ou une ville Bonne réponse, 18e. Trop fort. Ouais, bon. Merci <rire> je les adore. Le Japon. Le Japon, 22e. Bonne réponse. Ah là, là, là, là, là. Euh, On est dit sauf qui Là toi tu vas c'était bien attendé, c'était oui, oui. fluide, c'était fluide. C'est bien elle 19e. Mais oui. Ma oh. ah là. Là. Impressionnant. Ah le meilleur d'entre nous hein. Merci, merci Willy. Il restait Sud de l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Australie, l'Autriche, Bahreïn, la Belgique, dans, la Russie, la, la Bosnie, ça, Bulgarie, oui, oui. Bulgarie, Canada, Chypre, le Mexique. Le 2 c'est Curaçao. Il Je sais pas ce qu'ils font là-bas ah, mais poli oh. avant. Curacao, les Pays-Bas La France n'est pas dedans. Au nord de la Colombie. Irlande, Islande, Nice, <rire> c'est dans le Saint-Denis. République de Brandebourg et d'Anvers, reste tout, ah le bon tout le monde. monde. <rire> ouais, c'est gentil. Ah mais oui, c'est pas grave. Merci. Ta <rire> euh, sinon on avait الكويت qui était 3e, Luxembourg, <rire> Malaisie, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni 50e. Ça va Oh, vous t'ajoutez quoi faire. <rire> Deuxième liste On a un peu gêné Ce qu'il vient de se faire Wow C'est maquillé Wouh Elle a fait un effort ah, Elle est là Elle a fait un effort un effort Putain Je n'imagine pas le J'aime bien cette absence de compte Ça caractérise un personnage. Et il n'a pas dit que c'était bien. Il a dit que non, ça avait ouais, changé. 6 ah, <rire> points pour Alexis, 4 points pour Paul et 0 pour Marie. Marie, on y croit. Oui, on y croit. Même on si la prochaine liste... Euh, je vous ai demandé le, de me citer dans la première émission une des équipes qui allait faire l'Euro 2016. Oh non Paul non, Maintenant, je vous demande de me citer une des 24 équipes qui fa... qui participeront oh. à l'Euro 2021 de football. Oh. Sauf la France. Oh non oh C'est le seul pays que je connais. Alexis. Euh, L'Angleterre L'Angleterre c'est une bonne réponse Allez-y ah, j'en ai aucune idée là. Bilal L'Allemagne L'Allemagne c'est une bonne réponse Marie l Italie l Italie c'est une bonne réponse Paul Portugal bonne réponse. Alexis Ah mais ça allait trop vite là J'ai pas ouais. <rire> J'ai pas réglé Je sais même pas ce qu'il a dit Ça lui. a été trop rapide C'est <rire> euh... parce qu'il a dit Alexis déjà Putain Le Mozambique de toute façon, vous inquiétez pas, connaissant Alexis, il va redire ce qu'il a dit juste avant. Euh, L'Espagne, je crois qu'elle a passé. Eh, bravo, Alexis <rires> Bonne réponse. Putain. Bilal. La Croatie. Bonne réponse. Oh. Marie. L'Irlande. L'Irlande, c'est une mauvaise réponse, oh, Marie. Un choix osé. <rires> Aïe. Paul. Les Pays-Bas, l'Irlande. Oh, merde, je suis, plus... euh, ah, merde, non, je non, suis je dire. Je sais, pas, je sais pas quel est le vrai prix. Hein. Ouais, Paul, bon, vas-y Putain Oh, je les adore Alexis. La Belgique. La Belgique, c'est une bonne réponse. Bilal. La Grèce. La Grèce, c'est une mauvaise réponse. Oh, ils avaient gagné contre nous, là C'est fini, c'est fini <rire> C'était il y a fois que j'ai regardé foot, fou, moi C'est un putain <rire> Paul Alors, t'as dit quoi, Alexis La Belgique. tu T'as vraiment dit la Belgique ou, ou c'est un... Ah, ça, je vais quand même pas te dire, je te laisse le Le problème c'est qu'Alexis, pas s'il trop con pour dire la vraie vraie réponse. <rire> ou s'il Quelqu'un a tenté la France ah. Paul mais... La Russie Ils sont en Europe ou pas Bonne réponse. Mmh. Ils sont pas en Asie en vrai Ils non sont en Europe quand ils veulent eux. Ouais, voilà, c'est ça. République tchèque République tchèque, c'est une bonne réponse. Oh, ouais, mais... ouais, je n'y croyais pas. <rire> Bilal. Non. Paul, pardon. Euh, euh, le, le pays de Galles Bonne réponse Ah, ah ouais, bon, ouais. ouais Gareth Bale <rire> Il court vite sur la touche <rire> C'était euh, la Suède La Suède, bonne réponse Oh je oublié les mecs du au-dessus ouais, là <rire> <rire> Les mecs du dessus <rire> Les mecs du troisième, troisième là. état là. <rire> Faut monter On a quasiment fait les 24 là, non moi je pense hein. <rire> Bon bah hey, on passe à autre chose, <rire> Allez hop, deuxième manche Ah c'est à moi C'est ah, pour ça que je te regarde Paul euh, euh, L'Écosse L'Écosse c'est une bonne réponse Merci oui, Merci Paul Ah je les adore <rire> Alexis L'Écosse ça marche oui. <rire> euh, la, Pologne. Exemple, la Pologne C'est La Pologne, Pologne c'est bonne réponse Mais oui <rire> Mais oui L'attaquant du Bayern Monsieur Lewandowski <rire> Bien sûr Paul Et Paul a Mais bien sûr, ouais. as vu, il a 32 ans, on dirait qu'il en a 44 Impressionnant ouais. <rire> Mohamed Salah, il est 92 hein, Comme nous okay. ça, va pas ça me choque ah, ça... Déjà non Il n'y a plus qu'à l'exilie Mais non oui, C'est que ah, que qu oui, que <rire> <rire> terminé Quelqu'un a déjà dit la Croatie ici si ou pas Répondez honnêtement Je l'ai dit honnêtement, je Dis-lui qu'il se passe. On est si flic, c'est ma première, c'est ma première. Dit. Non, c'est ma deuxième. Je, je confirme qu'il l'a dit. Il a dit la Colombie Mais peut-être qu'on ment tous les deux Peut-être peut qu'on ment tous Colombie. les deux. <rire> Curaçao, tu tenté C'est un marin à mon avis, ils ont pas passé. <rire> tu tenté en banière, en banière, en banière. On peut ça. On reste là. Bah, on a fait 24 là, je pense. reste 4 8 peut-être. Le FC Urbania, je suis Paul, l'Ukraine. Bonne réponse oui, yes. yes Chef Sheikko <rire> Alexis C'est l'entraîneur Par <rire> euh... ah, le beau Chelsea gars Putain c'était beau oh. C'était mieux ouais, avant ah, quand même ah, <rire> Je les adore <rire> euh, la... la Serbie C'est une mauvaise réponse. Merde. Paul, t'es dans la liste. T'as le droit de trois réponses. Oh. J'ai marqué un point. Oh. Paul, la Turquie Bonne réponse. <rire> Paul, l'Islande oh. Mauvaise réponse. <rire> Paul, fini. Ah il n'y a pas l'Islande. Il restait l'Autriche, oh le Danemark, la Finlande, la Macédoine du Nord, la, la Hongrie, la Slovaquie oh, la et la Suisse. du Nord, qu'est-ce qu'elle <rire> ça La <rire> c'est <ton> <rire> scopier oh, Oui. Euh, ça fait donc à la fin de la deuxième liste 12 points pour Alexis, 11 points pour Paul, 6 points pour Bilal, 1 point pour Marie. Oh là là là là là. là. Vous nous avez mis la Macédoine dans la gueule. <rire> je suis le con. Ah oh, un marin endort la masse <rire> grâce à la lignée d'ation. Est-ce que vous Ah savez, oui, bah oui, putain partie de la Grèce qui s'appelle aussi la macédoine. C'est pour oui. ça que maintenant ça s'appelle la macédoine que que du Nord. Exactement ah bon parce que euh, ils acceptaient pas que, que ça s'appelle la macédoine. Parce ah que alors... c'était une partie de la Grèce, mais alors, le nord de on, la Grèce. On dit beaucoup de choses à la désémission, mais alors moi j'ai appris quelque chose. <rire> si tu avais écouté les autres des émissions que tu montais, t'aurais appris toi. que la Macédoine, on appelle ça la, la salade, on appelle ça la Macédoine en France, et qu'en Macédoine, ils appellent ça la salade française. Voilà. <rire> ça, je m'en rappelle. Mais mais ça, ça vient depuis <rire> Napoléon. Oui. Échangez les anecdotes historiques romains, tu veux rajouter <rire> Dans, dans la télévision. première des émissions, je vous avais demandé de me citer un artiste qui avait vendu 100 000 albums en 2015. Maintenant, je vais vous demander de me citer un artiste, un artiste qui s'est trouvé dans les 5 premières places du top album hebdomadaire en France, au moins une fois en 2020. Mais j'écoute pas la musique, tu le sais ouais, ouais. Sauf du top album Mais tu veux ah, mais Sauf Vita et Slimane. Okay. Ah, ouais je sais même pas qui c'est Ils ont fait une chanson hein, en 2020 ah, Non, ça fait un carton, Vita et écoute, Slimane. Écoute, Marie, toi, les euh, écoute es comme ça C'est la merde. J'ignorais, moi, j'écoute Off Springs, bon. Allez, My friends. Qu'est-ce la... la... oh, que connais Alors voilà ce que j'écoute. Euh... je suis vieux moi. <rire> Alexis, ah. tu commences. Euh, Jules. Ça marche Alexis a dit Jules, c'est une bonne réponse. Putain. Connais, ah, je m'en souviens elle. Je vais dire le mien d'abord. Vianet. Pas mal. Bonne réponse. Excellent ça. Marie. <rire> Maître Gims. Oh, Gims, Gims. Encore mieux. <rire> Gims et il n'a pas sorti d'album ah si pardon si si j'ai mis en mettre Gims c'est bon ah non il ah, faut des albums pas des chansons ah, enfin, album album il ah, est sorti un album en 2020 non vente d'album en 2020 après s'il ah, bon. est sorti le 31 décembre 2019 il est okay. con, il okay. con okay. genre à Parce... CDC ils auraient encore vendu 10 millions d'albums ça le compterait il... Okay, il, a sauf, il a dit sauf quoi sauf, euh, Paul euh, sauf Mecfeux ok <rire> non, non Attends, tu veux dire quoi Non, Vitaly Simon. Ah oui, c'est vrai. Ah c'est c'est moi qui dis les feux. Tu es trop bien, c'est rigolo. dire Vitaly Simon après. 10000 20. Je je eh, franchement, j'en ai aucune idée. Euh il y qui qui est connu Non, Jules, il l'a dit Jules. Jules. <rire> tu Gérard. Tonton Gérard. Le <rire> nouveau rapport. Gérard Alphonse. Français Non, en France, j'ai dit rien à grand-dé. réponse. <rire> J'avais rien d'autre Dajou Dajou c'est une bonne réponse Quoi, <rire> Quoi Mais c'est qui C'est une yeah. chanson d'Alayana Kamoura ça Dajou euh, <rire> ah. Non <rire> Oh merde <rire> C'est à toi, oh, <rire> à toi Mais je comptais pas dire ça au départ Mais garde-la pour après ils vont pas non. le dire <rire> Mais j'ai peur que ce soit pas du coup j'ai peur Ayana Kamoura Bonne réponse. Ok. Mais t'es <rire> qui, Dabu Mais sans c'est qui C'est pas le frère de Metro Games Oh, je connais les trucs <rire> Mais moi, je connais ses C'est le son pour les salles gosses. <rire> <rire> faut l'arrêter d'écouter la musique en 2015. Mais, mais je connais Dado Perchon Dado Perchon, le mec <rire> de la croix, ouais, il, il, il a du... Le joueur croate Il est bon. Il a perdu, mais c'est vrai, c'est bon. Marie. Je pas son. On a 30 ans, faut l'assumer. Je me suis Ont fait au oh, village sans prétention <rire> ah. J'en ai qu'un en tête là Madpokora Madpokora C'est une mauvaise réponse oui, oui. C'est trop dur ta question oh. Alexis mmh. De Junista ah, pardon, non. Oui Alexis Il mmh, mmh, mmh. ah, avait juste envie de leur dire que t'étais éliminé <rire> Super oui, pas de Je vais tenter un truc mais je suis pas sûr euh, squeezey C'est une bonne réponse Mais, oh, mais non <rire> Tu tentes ça Mais il a fait un album <rire> Non mais c'est vrai Il a fait un oui, album oui. Il a l'air Ah mais du coup oui, Il y a qui... peut-être ah, l'autre mais... Il y a peut-être l'autre Mais qui savait Alors moi je dis, je dis Angèle Oh ah, mais... ah, putain mais, mais oui, oui, oui Mais oui je suis trop con Mais oui, oh. mais oui je l'ai vu elle. Alexis euh, Eminem plein Eminem C'est une bonne réponse Billel mr V Mr. V c'est une bonne réponse Oui donc en fait voilà Il faut regarder <rire> Youtube quoi oh, super Non en vrai c'est bien beau. ce qu'il fait lui En vrai c'est bien Ouais c'est bien ouais. Non Mr. V c'est bien ce qu'il fait J'ai le bras tellement long Je me crois dans Space Jump Alexis mmh. Tu l'as déjà vu toi film Oui C'est vu, vu, vrai, vu La première fois J'ai vu pendant confinement, le confinement Pourquoi il l'avait pas vu Non C'est trop bien un spécial J'ai vu, vu d'ailleurs il y a deux semaines Ah, euh... ah c'est oui ça Grand corps malade Grand corps malade c'est une bonne réponse En bref J'ai Roméo Elvis <rire> Roméo Elvis, c'est une mauvaise réponse. Ah, euh... Nick Saras, tiens. Ok. <rire> Allez, si, t'es le dans la liste. On lui transmet. <rire> euh... Donc, tu réponds bien, tu marques un point. Non, Attends, ça va être chaud, quand même. Te... Je vais savoir va dire, ce' qu'il connaît des gens, apparemment. Euh... Ou... STH Quoi STH Hein Oui. Non. Je croyais qu'il y avait ici hier. Je... Alors, pour info, Paul, il y avait ACDC. Hein. Non <rire> Non Non Il y avait Ninho Il y avait Nino, il y avait Amir, il y avait Bruce Springsteen, il y avait Calogero, il y avait... Springsteen Chani, Calogero, Giro, il veut encore des trucs D'Amso, Dépêche Mode... Ah, en fait, j'avais le droit d'être vieux. Quoi. Après, plus personne n'achète de CD, donc bon, il faut pas vendre beaucoup pour être dans le top. Ouais. Ah, mais Springsteen, ah, mais si voilà les mecs qui achètent des CD. Johnny Hallyday Il y a vieux, yeah, pas ah, mal de Pokorod, non. Oui. non Ah oui, Johnny Hallyday, ceux qui chante Pense à moi comme je t'aime <rire> Jean-Baptiste Guégan, l'imitateur de Johnny Hallyday Indochine Oh c'est chaud ça par contre Guégan et <rire> Marshall quand il y a le film qui est sur TF1 ça a boosté les ventes C'est chaud d'aller acheter non, le, non. le, le, les le les disque limitateur de l'imitateur de Johnny Hallyday Je je le, dis, aussi, je le connais pas mais j'ai envie de voir dit... Jean-Baptiste Guégan Quand tu as dit N'est que feu c'était aussi une bonne réponse Paul Non, non mais tu l'avais pas dit pour de vrai Non mais Charlie m'a dit c'est faux C'était faux moi Je l'ai dit et Charlie m'a dit non il a rien fait cette année Mais il est con Charlie Putain mais il est con comme une brique ce mec à la fin de la Mais... Ça dit je ça je peux me faire rouler dessus non plus. c'est bon. À la fin de la suite, on a donc 17 points pour Alexis, 11 points pour Paul, 10 points pour Bilal et 2 points pour ah, Marie. Je... Paul, lumière jaune Je les adore oui, parce la, la bonnette de Marie est oh jaune. Oh lumière jaune, ça, est... Marie, est-ce que tu as un dernier mot Euh ben écoute, je suis content de ne pas avoir zéro déjà. C'est une belle victoire <rire> et on se retrouve dans 10 jours pour une nouvelle deuxième saison ensemble. Tu as fait ah, combien de kilomètres pour venir là Du... 35 minutes en kilomètres, je sais pas ça fait chier quand même, 35 <rire> minutes pour Alors deux points 17 minutes le point, ça va ouais, non pas. mais ça n'est pas combien de sous <rire> coup, euh... faut nous dire, on prend une feuille fait... est-ce est que quand tu rentres dans une pièce ton bébé il arrive avant toi non. Oh, bah oui du coup bah bah bah ouais. oui, oui, oui, <rire> oui. sauf si rentre par derrière pardon c'était développé par derrière par la pièce, en reculant d'accord et si tu euh, euh, recules Bah, le bébé est l'arrière. Je suis arrivé en arrière. Je suis arrière en arrière. Il y <rire> autour de la table, s'il vous plaît. Oui, bah du coup... Oh, du coup non. <rire> <on> vous <savait> pas. <rire> Les penses sont remis <rire> à zéro. Euh, en tout cas, il va être voilà. très cher d'être oui, Et très on, bien, on ouais. passe <rire> au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu à un moment et un autre truc, et dans le thème commence tout par en, en, en, cinq questions chacun. Un point par bonne réponse. Bonne réponse. Paul, Allez, merci, ça alexi oh comme tu as marqué, oui le plus de points dans les deux premières manches, tu oh, commences. 17 points. Oh, un lieu oh. à un moment ou à un autre. Et fois. tu vends des Doliprat là, depuis chez toi ou... <rire> oui. euh, Un moment. <rire> un moment, en 1962. Oh, C'était le thème de la première des J'adore cette année. Oh. Quel chanteur raconte l'année 1962 dans sa chanson cette année-là euh, Claude François. Cette fouille, là Alexis, quel humoriste 62 Voilà <rire> <Ouais, c 'était rire> <rire> En plus, avec Paul, on a un projet de reprendre des, oh grands, oui. des grands classiques du rock avec la voix de Côte-François traduit. Euh... Par pour... Ça peut être sympa. tu y a ta job de The Spring. Pourquoi tu ne trouves pas de travail <rire> Mon ami a une copine, il déteste cette plage. <rire> Et il bien, me l'a dit <rire> les jours. Mais trop bien. Il <rire> ah, ah, y a, y y a, il a les <rire> Écoute, viens là-bas, s'il y a les micros. <rire> Je pense qu'on peut faire un album. Je pense voilà. que si a été dans le top album, vous pouvez. <rire> Alexis, quel humoriste français, membre de la troupe des nuls et producteur dirigeant de la chaîne de télévision comédie est né le 2 septembre 1962 à Vichy euh, euh, Dominique Faroudia. <rire> Alexis, quel, quels accords ont mis fin à la guerre d'Algérie le 18 mars 1962 euh, Les accords déviants. Bonne réponse. <rire> non, pas de cristalline. Alexis, quel film de Allez. David Lean sorti en 1962 racontant l'histoire de la vie de Thomas Edward Lawrence a remporté 7 Oscars dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisation en 1962 euh, Autant on emporte le vent C'était quoi la question de David Lean quoi David Lean euh, qui raconte l'histoire de Thomas Edward Lawrence c'était Lawrence oh. d'Arabie ah, ah oui Et enfin alexi quel fleuve a connu une crue les 16 et 17 février 1962 causant la mort de 315 personnes à Hambourg en Allemagne La Sey <rire> <rire> Mhm. Mm en en Allemagne. Donc c'est un club allemand. La fleuve, un club Ouais, pense le pas à la club. Il... Le Comment la plus c'est ah, le fleuve qu'on cherche. Oui. un club ça va pas tuer une une crue, euh... qui... ah, une... euh... la cru du Bayern Munich. c'est quoi qui passe à Hambourg alors <rire> À Hambourg. Ribéry sur l'aile gauche qui déborde. <rire> Et très celui sous l'eau. Le, le rein. quelqu'un avait Absolument le quoi, quoi. L'Elbe Ah oui, ah, oui ah, ouais. non, moi, Comme, euh, le... comme le Napoléon comme là. Bilal Moi j'avais la fin le reste Comme ça Comme ça genre. Paul euh, Comme as marqué Plus de points que ah. Dans les deux premières manches Tu choisir en Un lien et un autre truc Mais Je m'ai fait <rire> Tu te pas Les clubs de foot Un autre truc, autre truc comme... En soirée Yeah Yannick ah, C'était les questions De la première des émissions D'après une expression populaire Sur quel nombre se met Lorsqu'on enfile Une tenue de soirée 31 Bonne réponse Oh Un point Paul Je reprends. Qui interprète en 2010 Qui interprète en 2010 ce matin va être une pure soirée. Fat El alias Mickael Youn. Feeding. C'est la. Les Gabri. Ouais, et et Bigali, Paul, quel groupe interprète Soirée parisienne en 1997 Alors, j'en ai aucune idée, je dirais Luis Attaque. Bonne réponse. Yes. Tu as vraiment une idée Non, en fait, c'est comme le disant je me suis dit ah Louis Attaque, ils ont fait été des des soirées parisiennes et je dis c'est Luis Attaque. <rire> oh, putain <de> Paul <rire> Putain, heureusement que j'ai ouais. pas eu ouais. Ah, ça va vite là-dedans Quel <rire> duo a connu un énorme succès avec la chanson Nuit de folie en 1988 Ah, Emile et Images, non Ton thème non, pas Emile Début de soirée Début de soirée <rire> <rire> Ton thème et Images C'est j'aurais image. dit pareil dit Sous pareil. quel pseudonyme le DJ et animateur de Radio Philippe Dont a t interprété la chanson Soirée Disco en 1995 oh, Boris Ouais, oui, oui. <rire> C'est Boris <rire> Soirée Disco, <rire> ça fait donc 4 points pour... Paul. Ah, j'aurais dû avoir 5 3 points pour Alexis. Bilel, il te reste un moment... Un euh, lieu, pardon, en Belgique. Ah oui, intéressant. Ah, quel mer se passe depuis ah, du <rire> On pas dû boire, Alexis va gagner. Ah ouais, là, <rire> <te rends> <rire> Quel mer rectangulaire fait d'une pâte souple et composée de 24 trous et... Est une attends, attends, attends, culinaire. redis depuis le début, j'ai rien compris. Quel mer culinaire... Quel mer rectangulaire, pardon, fait d'une pâte souple et composée de 24 trous est une spécialité culinaire de belgique de Bruxelles pardon La gaufre Bonne réponse, on oh. Oh. J ai, j ai oh. ah. Je l'ai dessiné. Je <rire> n'ai <sur> la... <rire> pas arrêté, il y a des trous. Il calculé tout la gaufre. <rire> la gaufre. Bilal, à quel stade de la Coupe du Monde de football masculin 2018, l'équipe de Belgique a elle été éliminée par l'équipe la... de France sur le score de 1-0 En demi-finale. Bonne réponse. Oh. <rire> Bilal, tu es trop fort. Bilal, quelles sont les trois régions administratives de la Belgique La Wallonie, oui. la Flandre, et l'autre. Voilà. Les Ardennes. Non. C'était ouais. Bruxelles la 3e. Bah qu'elle a fait foutre Ah Bruxelles ah, Bruxelles est suivie. Ah. Quelle Bruxelles commune... ma belle. <rire> Merci. Quelle commune Quelle commune flamande est la plus peuplée du pays C'est ça. C'est euh, euh, euh Déjà, tu détestes jouer à GeoGuessar et tomber en Belgique parce que tu tombes toujours sur un putain de lotissement à la con dont, dont tu peux pas sortir. <rire> wow. Premier indice. C'est pour le message. Les développeurs, si vous écoutez. Anvers. C'est une très bonne réponse. Allez Et enfin, Bilal, quel proverbe est la devise de la Belgique Devise oui. partagée avec Andorre, l'angola la Bolivie, la Bulgarie et Haïti. Merci. Le proverbe Oui. Ah, oui. Euh, un pour ouais, tous non, on sert à rien l'union voilà. fait, fait la fait force l'union fait la force ils avaient hésité avec euh, serre-moi je suis garé là mais ils ont mis <rire> l'union fait la force <rire> quoi j'ai pas compris <rire> c'est écrit c'est écrit c'est écrit c'est écrit, écrit. Fait. écrit, sur oh, écrit. <rire> ça fait donc 4 points pour Paul 3 points pour Bilal et Alexis et on passe à la presque fin On est presque fin ces trois catégories homophones cinq questions chacun un point par bonne réponse. Les thèmes de la première émission c'était la vie sous-marine, la vie sous-marine, la vie sous-marine. Compliquer oh de réutiliser. Donc ça va être marin, marin et marin. Oh ah. sympa. Oh le oh, OK. Voilà, <rire> oh, le... j'allais dire. Euh, ouais voilà. Alexis, marin, marin ou marin euh, Le deuxième. Le deuxième. Dans quel film des studios Pixar sorti en 2003 voit-on oh, le poisson clown ah, marin Putain, j'allais dire. Euh Dans quel film sorti des studios Pixar sorti en 2003, vo... 2003 voit-on le poisson clown Marin Le monde de Nemo Ma réponse. Mais je vois pas ce qui c'est dans le film. C'est dommage ça. que j'ai demandé quel est le lien familial entre Marin et Nemo. Ah, sont pas Ma réponse. Je m'en souviens du coup. <rire> Alexy, jusqu'à quelle ville Marin a-t-il dû nager pour sauver son fils Je crois que c'était l'île. C'est quelle ville Marin a-t-il dû nager pour sauver son fils Aïe, ah, Nemo, c'est le con qui est dans l'aquarium, le... mais c'est Marin qui fait qui avec la tortue. Ah. C'est le... <rire> le con ouais, dans l'aquarium. <rire> <rire> ben, je dirais, je suis pas sûr, il y a des espèces de goélands. Okay, euh... <rire> <rire> je, je dirais Sidney. Le Havre. <rire> P. Sherman ou Alabi. Non, c'est ouais, pas ça. Sidney. Voilà. Ouais, comme cher, comment s'appelle la femme de marin dé dévorée par un barracuda qui avait beaucoup oh d'appétit avec oh, excellent euh, ça je, je ne sais pas quelqu'un là non. corail corail exact. et enfin quel humoriste double personnage de marin dans la version française je du sais. monde de Nemo ouais ouais ouais, ouais, ouais, ouais. Et je trouve qu'il fait un très bon travail Alors la et bien écoute c'est ah, ouais. un indice ah, ah, et un continue ouais. à écouter la discussion c'est un indice <coughs> Euh, je veux dire euh, Elissemon. C'est Franck Dubosc qui. C'est c'est l'âge de glace. Tu les petites annonces oui, et sur <rire> <sous> côté <rire> <sous> côté. <rire> ça fait donc 6 ah. pour tout pour Alexis bravo. Toi qui qui fait un beau bon travail que, euh, alors que alors, la personne elle alors... est plutôt nulle dans sa vie euh, alors alors il y a des bas. On en parlera après. On va faire sur scène sur scène de peau. Oh sur scène 710 70 kilos. Je fais le tour. Excellent. Comme les Indiens et les bisons quoi. Faut aimer l'humour. Oui, voilà. Moi, j'aime pas rire. <rire>, rire. Moi, ça s'arrête là. Paul, euh, marin ou marin 3 3. Marin <rire> Il y a un thème pute, rassure-moi. C'est le 3. Ouais, quel micro-état micro européen est le troisième plus petit état d'Europe après ça le va. Vatican et Monaco Saint-Marin Ah oh, oui, c'est comme ça qu'on a tout à l'heure. Paul ça, ça sent mauvais. <rire> <Ouais>. Tu <rire> es la capitale de Saint-Marin. À l'intérieur du territoire, de quel pays Saint-Marin est-il enclavé Ah, ah je n'ai aucune idée d'où c'est. <rire> je ah ne bon sais pas où c'est, ça ça doit être dans l'eau. Dans ma tête, c'est une île. Je t'ai dit que c'est enclavé au milieu d'un pays. Oh, bah, regarde, la Corse. Chut. Non, la Corse, c'est pas un pays, la Corse. <rire> Attends. La, la Serbie, je sais pas. Non. L'Italie. L'Italie. Oh putain, bien. Contre vite. quelle autre principauté l'équipe nationale de football de Saint-Marin a-t-elle remporté le seul match de son histoire en 2004 lors d'un match amical Oh la tristesse <rire> Andorre, c'est une principauté Andorre Liechtenstein. Non. Paul, à 10 près, 000... <rire> combien d'habitants comptait la principauté de Saint-Marin en 2020 À 10 000 mmh. 20 000 33 607. Oh, putain oh. <rire> Et enfin, quelle est la particularité de la République de Saint-Marin C'est nul. <rire> <rire> Bonne réponse. <rire> c'est la, ré... la plus ancienne république au monde existant de manière continue. C'est pas les Y Je, je croyais que c'était les étre. Non parce qu'il y a avoir des fraises. Il y a il y a des punch. Oui. <rire> Très bien, <rire> framboise, abricot. <rire> C'est depuis quand Depuis 1600 je crois ça. Ah c'est dommage hein, de perdre là-dessus C'est de ma faute Ça fait donc un point pour Paul, 5 points en tout Bilal, tu dois marquer 3 points sur 5 pour te qualifier okay. Je dois faire trois bonnes réponses oui. <rire> Oh, oh, non, <rire> oh Je vais aller me mettre sur le canapé <rire> Bilal, de quelle couleur est traditionnellement Le pompon ornant le beret des marins T'as le choix hein Bah j'hésite entre bleu et blanc en fait là J'essaie d'avoir euh, Donald Duck <rire> Euh un pompon bleu rouge Ah ouais Allez ah oui, les mousses. J'ai perdu. Rouges. Comment s'appelle le marin accompagnant Tintin dans toutes ses aventures Le capitaine Adoc. Bonne réponse. Tu as répondu avec le sourire aussi. <rire> Quel marin la ville de Bagdad a donné son nom à une fabe irakienne qui a été a, qui a été adaptée en film d'animation en 2003 avec le sous-titre La légende des Sept mers Simbad. Bonne réponse. Une bonne réponse sur deux est en finale. Quel est Avec la pêche au large, le deuxième type de pêche maritime effectuée par un marin pêcheur. Putain, il y a des pêches différentes maintenant. <rire> voilà. La pêche euh, sur les côtes. Pêche côtière. Bonne réponse. Wow. <rire> T'as à chercher. Et enfin, quelle série de bandes dessinées créée par Hugo Pratt raconte l'histoire d'un marin Maltes. aventurier Bon bah voilà, pas de regrets au moins. Bonne réponse. Ça te fait donc 7 points en tout. 6 points pour Alexis, 5 points pour Paul qui on sait pas où est parti. J'aurais préféré Paul personnellement. <rire> moi aussi. <rire> Petit dernier mot Il faut que tu mettes une couleur bleue avant de oui. couleur bleue au plafond. Ça beaucoup, les guitares. Oh, oh. oh. Quel dommage. Je dirais le plateau qui veut gagner des millions. <rire> C'est quand même vraiment classe. Hein. Un dernier mot oh. Ah ça se joue dans un mouchoir de poche. C'est ton dernier mot ça oui. <rire> On remet les compte à 0 et on passe à la fin. La, la fin, fin, fin, fin c'est 10 questions qui vont donner 10 à et qui n'aura pas un chiffre qui la concerne une bonne, bonne réponse un point et le premier 3 points a gagné oh, une nouvelle idée d'album j'ai vu <rire> ton regard oh. une question dans le numéro va être choisie par Marie euh, peu être oh. je vous pose la première moitié de la question ensuite vous décidez soit vous passez votre tour Euh, soit vous tentez de répondre, une mauvaise réponse c'est plus 2 Mauvaise réponse c'est moins 1 dans ce cas-là Marie, est-ce que tu peux montrer avec ta bouche derrière ton masque le chiffre Merci <rire> Entre combien combien Entre 0 et 9 Sinon oui. fermez les yeux Bilal Alexis comme ça sera plus simple Montre-moi avec tes mains <rire> Pourquoi je me bouge Merci. les oreilles C'est bon Merci la nouvelle règle je vous rappelle Vous avez le droit de récupérer une question à l'adversaire Si la finale se joue chacun son tour Celui qui a marqué plus de points sur toutes les manches Choisit si l'épreuve se joue à la rapidité ou chacun son tour C'est-à-dire Alexis 23-17 contre Bilal Alexis mmh, La rapidité Rapidité Vous n'avez vraiment envie d'utiliser ma nouvelle règle <rire> euh, Alexis un chiffre entre 0 et 9 s'il te plaît 0 Dites bien votre prénom Quelle est la racine carrée de 0 Bilal Alexis 0 0 Bravo Alexis un chiffre entre 0 et 9. 9. Comment appelle-t-on un polygone à 9 côtés Bilal. Bilal. Nona-hectagone. Non. non. Alexis Alexis. Euh, J'ai le droit de le récupérer une fois. Ah non, du coup, non. Non, bah là, c'est chacun. Euh, un hectagone euh. Non. Bilal Oui. Un nonagone Bonne réponse. Hectagone, c'est 8, du coup Hectagone, ouais. c'est Non, c'est octogone 8. On disait également pour un 9 côtés, un, euh, sachez-le, un néné on peut dire aussi. <rire> <Ouais>. Néné. <rire> euh, Bilal un, un chiffre entre 0 et 9 3 3 Quelles sont les deux classes dans lesquelles Jack et Rose ont voyagé d'après Gilles. La première classe et la deuxième classe Mauvaise réponse. Ouais. Oh, On non. voyagé dans le Titanic d'après le film réalisé par James Cameron Quelles sont <rire> les deux classes dans lesquelles Jack et Rose ont voyagé La cinquième <rire> euh, Alexis, euh, la première et la troisième Bonne réponse. Allez On oh, oh, est trouvé un chiffre entre 0 et 9. 2. Mm, Dans Tetris, de quelle couleur est la pièce formant un carré de... Bilal. Bleu. Non. Un carré de 2 fois 2 briques. Alexis. Verte. Non. Dans Tetris, de quelle oh, couleur est la pièce... Oui. rouge Non. Alexis, oui. grise Non. <rire> Bilal, jaune. C'est une bonne réponse de Bilal. 2 J'ai pas les moyens d'avoir une Game Boy Color, excusez-moi. <rire> Mais tu vois ce <rire> C'est mon genre de question préférée. C'est la question en or C'est génial. la question en or The Godel Christian. Sept. Sept. Tenez bien votre prénom. Moi, Dans quelle série animée voit-on Fry Bilal. Futurama. Et c'est Indicord. Yes. Voit-on Fry Le passage principal, trouver un trèfle à sept feuilles, c'est une bonne réponse. Et Alexis, aïe, aïe, dur Durki a cru. Oui, j'ai cru. Dernier mot, Alexis Bah, bravo Bravo Bilel. Bravo. La couleur rouge se met en ton honneur. Bravo à toi. <rire> Célia, je te dit. donne donc les pleins. Oui Cherche un Wouh cadeau pour ma nièce Le voici. Ouais, <rire> <rire> il va pas abîmer, t'abuses. Oui ben tu te un dernier un mot Bilel. Ouais, il y a un trou là. Euh oh, dernier mot. Euh, non, j'ai j'ai beaucoup aimé participer à ce jeu avec vous. Voilà. Bravo, c'est l'amitié, c'est <rire> partage. On retrouve sur Petlao, Tumulte, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes comme les plateformes pétrolières. Merci. Il faudra On faudra quand même trouver une autre à un moment quand même. C'est quoi <rire> Moi j'adore cette blague. Plateforme logistique. Je vais la continuer. Il quoi d'autre comme plateforme Plateforme logistique Pla crash bandidoutes. Le temps Le Ah le prof de gauche. <rire> What c est c est c est quoi, oh char C'est quoi C'est quoi Tumulte C'est quoi Mais ouais, c'est toi qui c'est une super un super shit. Tu peux écouter des podcasts et tu commentes pendant que tu écoutes. Mais tu vois les commentaires des autres au comme, sur comme sur SoundCloud, comme sur SoundCloud un peu. Voilà. Ouais, d'accord. C'est euh, voilà. Apparemment est-ce que <rire> SoundCloud est, que... est, que... <rire> est, est venu nous voir pour dire euh, la deuxième émission, ça vous dit de faire partie de notre site alors, alors, là, non. Non. et SoundCloud, il peuvent aller se faire foutre. Voilà. <rire> alors que tu mutes. Ça c'est <rire> de, la... de la mule. J'ai compris ça un peu aller se faire foutre, je trouve ça logique mais SoundCloud je <rire> comprends pas. À SoundCloud. Euh, Rendez-vous dans 10 jours Pour la désémission numéro 132 Spéciale année 2020 Pour faire la fête Préparer les cordes <rire> En attendant Gardez la pêche Mais, Mais n'avez pas, pas le noyau ah, Si on voulait mourir Parce que si on peut pas respirer On meurt